Après-midi à vous, tous ceux qui sont à l'écoute de l'Oradio Sengani, bienvenue à ce journal, la grande édition de ce 19 septembre 2016. Donc voici d'abord les grandes articulations. Les quartiers Mugovoka et Mutangasie de la capitale connaissent une copie de des depuis le matin de ce dimanche. Les bruits de groupes électrogènes brisent le silence et les conséquences relatives deviennent de plus en plus multiples. La même situation de coupure paralyse les activités dans la province de, de, de Gitega, alors que dans la province de Chivitoké, les habitants de la commune de Rugombo totalisent trois semaines sans aucune goutte d'eau dans leur robinet. Les cours ont été suspendus par la décision du ministère de la santé publique d'Olite contre le sida à l'école paramédicale de Mouyinga depuis la semaine dernière. arguant que ses élèves devront attendre la que je veux les comme les autres. Le manque de monnaie de petites coupures existe toujours sur certains parkings d'Iobis dans la capitale Boujomora. Les conducteurs de ces navettes disent qu'ils travaillent à part pour un billet de 2 000. De, de Les changeurs entraînent 500 francs pour à la fin de ce journal. Nous parlerons également de la page sportive où la formation athlétique olympique est en première position avec ses six points dans le championnat national de football alors que dans le championnat national de basket, Ce week-end dernier, Oudani a croisé l'offre avec Gitega et New Star avec Ngozi. Vous aurez les détails dans ce journal mis en nom de par Watchwa La complexité avec Emmet tous mi mite vous étant dit la présentation, vous êtes avec Placide Demi -Monguay. Bienvenue encore. La radio de Commençons ce journal, ce journal par la page éducation. Les cours ont été suspendus à l'école paramédicale de d'Omuyinga depuis la semaine dernière. Les responsables de cette école parlent d'une décision du ministère de la Santé publique de lutter contre le SIDA. Et ses élèves devront attendre le début de l'année scolaire pour que les élèves du pays soient dans les mêmes conditions. D'Omuyinga, nous appelons Dieu de Nézayimane. La nouvelle de la suspension des cours à l'école paramédicale de Moïnga a été annoncée aux élèves la semaine dernière. Les enseignements ont été suspendus d'une semaine après le lancement de l'année scolaire 2016-2017 à cette école. Pour des élèves complétant les cours théoriques par des stages, le retard dans le début de l'année scolaire a des incidences sur le déroulement des stages. Les responsables de l'école paramédicale de a précisent que seuls les élèves de la quatrième année avaient déjà commencé les enseignements. C'est justement dans l'optique de leur faciliter la tâche que les cours théoriques avaient commencé pour que les élèves aillent au stage après avoir passé un mois de cours théoriques. Le ministère de la Santé a ordonné la suspension des cours pour que tous les établissements scolaires de debissent. Au même moment, l'école de Mouyinga doit respecter l'ordre des sphérières, d'après Moselle Salvatore le direct de cet établissement. Cita pour référence d'autres écoles paramédicales comme Cédongozi ou Bitega. L'école paramédicale de Muyinga est sous convention de la communauté mijimale du Burundi. Vous savez que la quasi-totalité des écoles privées ont déjà ouvert leurs portes pour l'année scolaire 2016-2017. C'est Merci de donner de Mouyinga. Nous retournons dans la capitale de pour parler du manque d'argent de petites coupures qui continuent à s'observer aux différents parkings de bus dans la capitale de Comme je vous le disais, certains chauffeurs expliquent que cela crée des mésententes entre les passagers et qu'ils travaillent à perte au moment où euh, les changeurs prennent 500 francs pour un billet de 2000. Le reportage est signé Yves Mouziman. Ce sont les propos de certains convoyeurs et chauffeurs de bus de la capitale Boujembra. Ces chauffeurs expliquent qu'ils travaillent à perte. Nous travaillons à perte. Nous travaillons pour l'échangeur changeurs pour 2000 et tu reçois 1500 francs. Pour 4000, tu dois donner 1000 francs. D'autres chauffeurs indiquent qu'ils utilisent pour le moment des billets de 10 francs. Bout. Maintenant, nous utilisons les pièces de 10 francs. Bout. Celui qui refait ces pièces nous le Conduisez au CGMA afin que les policiers nous aident à trouver la solution. Pour les billets de 100 francs, nous allons à la banque, mais ces billets sont vieux. Certains passagers interrogés expliquent qu'ils ont des problèmes. Sauvier indique qu'il va partir à pied jusqu'à sa destination. Oui, vous voir, oui, oui. Combien peut-on payer à 2 km? Vous êtes des voleurs. Je préfère aller à pied. Que ce soit les chauffeurs et les passagers, ils demandent tous au gouvernement de mettre de nouveaux billets dans le bus de leur facilité. Captez, écoutez la différence. À 13 h minute sur la radio le journal continue à présent par le manque d'électricité qui, dé... qui est déclaré dans les quartiers de Mutangasi et de mugobo sommes dans la commune Mukasa. Cette coupure a eu lieu depuis le matin de ce dimanche et les conséquences commencent à se manifester comme l'utilisation des groupes électrogènes pour alimenter les maisons de passage se trouvant dans ces quartiers. Les détails avec Ali Dandake. En entrant dans les quartiers dont de, Mutanga, de Mugowoka, on est accueilli par le bruit des groupes électrogènes qui font état d'un manque d'électricité. Les habitants de cette localité disent que cette coupure a eu lieu depuis le matin de ce dimanche. Les conséquences commencent à se faire sentir comme les propriétaires des maisons de passage qui sont obligés d'utiliser d'autres moyens d'alimentation en électricité. Nous alimentons un groupe électrogène car ici c'est une maison de passage. Mais c'est un problème auquel fait face tout le quartier. Actuellement, nous accueillons très peu de clients, ce qui est à l'origine des pertes et que nous subissons. Quand nous avons un client, ce dernier exige la disponibilité de l'électricité, notamment pour éviter la détérioration de ses biens se trouvant dans le réfrigérateur. Il peut nous menacer de quitter le lieu si nous n'alimentons pas le groupe électrogène. Et on le fait juste pour voir si on peut trouver de quoi payer les employés. C'est conséquent. Cela ne touche pas seulement ces propriétaires de maisons de passage, mais également dans les familles. Il y a un problème de conservation de la nourriture. C'est difficile pour nous comme travailleurs domestiques parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Le frigo ne fonctionne pas et ce qu'on conserve se détériore. Dans ce cas, le travail ne marchait pas comme on le souhaitait. Le fruit et le lait, on n'arrivait pas à les conserver au frigo. On les donne directement en nourrissant habitants de ces quartiers demande à la Société Régie des eaux de tout faire pour être réalimenté en électricité. Merci, Ali Dandaïque. Vous la même situation ce lundi. Les activités ont été paralysées dans la province d'Ogitega. Ensuite, au manque du courant électrique et de l'eau, une coupure se dans la soirée de ce dimanche. Les responsables de la régie des dans la région centrale indiquent que la panne est due au disjoncteur du poste Dozégué qui s'est déclenché. Il indique également qu'une équipe de Boujombra compte venir le réparer. Les détails depuis dit avec Arthur Kabarouche. En arrivant au bureau de la régie des Zohadi-Tega, les travailleurs étaient à l'extérieur à cause du manque d'électricité. La situation était la même dans différents services publics de l'État, là où on utilise les ordinateurs. Ces fonctionnaires indiquent que si le courant entraîne à revenir, les activités seront paralysées. Son manque d'électricité a également touché les salons de coiffure, les secrétariats publics, de postes à souder, là où on fait les activités de soudure également. Mais là où il y a des groupes électrogènes, l'État prix ont relativement monté. Cependant, ce n'est pas uniquement le manque d'électricité qui a occasionné la perturbation du travail. Il y a aussi la pénurie de l'eau depuis ce dimanche soir. Cette situation a fait que même dans les restaurants, le rythme des activités a été perturbé car sans l'eau, ils ne peuvent pas faire la cuisine. Jean-Claude Manelakiza est le responsable de la régie des eaux dans la région centre-est. Il fait savoir que le manque d'électricité est dû à un disjoncteur du poste d'Ozégué qui a éclaté dans la pluie qui a tombé ce dimanche dans l'après-midi, occasionnant la coupure de l'électricité. Il indique qu'une équipe s'est rendue à ce poste d'Ozégué ce dimanche soir pour essayer de le réparer, mais elle n'y est pas parvenue jusqu'à 23h. Il a souligné que notre équipe de Bujumbura est attendue à Gitega à partir de ce lundi. Sachez que la pluie de ce dimanche dans l'après-midi a causé la destruction de certaines maisons des quartiers et Arthur Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et à Tibito, la population de la commune Rougombo totalise trois semaines sans aucune goutte d'eau dans leur robinet. Certains habitants de cette commune consomment pour le moment l'eau puisée dans les, dans les deux petites rizières qui servent pour arrosage. La régie des eaux dans la province de Tibito qui dit être au courant de ce, progrès, de ce problème et, et, et tranquillise cette population qui D'ici peu de jours, elle va être réalimentée. Page sportive à présent le championnat national de football en première division était en sa deuxième journée à la fin du week-end dernier. La formation athlétique olympique est en première position avec ses six points et le championnat national de basketball est en était en demi-finale. Urnani a joué contre Guitega, tandis que New Star a croisé le fer avec Ngozi. L'actualité sportive de la semaine dernière avec Evariste Nzik. Tack för att Samedi dernier, au stade de Prince Ruguagasore, le club militaire Muzinga a battu Messager Bujumbura sur le score de 2 buts à 0. A Mouyinga, Olympique Star a égalisé sur le score vierge avec l'équipe Vitalo championne l'an dernier. A Ruyigi, l'équipe Flambeau de l'Est a croisé le fer avec Interstar de Bujumbura Interstar s'est imposé sur le score de 2 buts à 1. Sur la pelouse du stade de Gitega, Musongati Gitega a égalisé avec Magara FC sur le score de 2 buts partout Et L'idéalidique Burundi Sport for Africa a battu à domicile Ngozi City sur le score d'un but à zéro. Les liers de Bujumbura ont corrigé le 6 FC de Chibitoké, 3 buts à 0. Et Amakamba et a battu Bujumbura City sur un score d'un but à zéro. Dimanche, sur la pelouse du stade de Gitega, Messager Ngozi a été battu par Atlético olympique de Bujumbura, 3 buts à 0 À la deuxième journée du championnat Atlético olympique de Bujumbura est première avec 6 points et 6 buts marqués. Interstar est deuxième avec 6 points et 2 buts. L'idéal didex Sport for Africa est troisième avec 6 points et 2 buts marqués. Le club Vitaro en difficulté depuis le début du championnat est dixième avec un point et une dette d'un but en 6e position. Et dernière vient Messager Bujumbura avec un point et une dette de 3 buts. En fin du week-end, le championnat national de basketball était en demi finale à Gitega. L'équipe provinciale a désillusionné Urunani de Bujumbura sur 80 points à 73. Ngozi NewsTAR de Bujumbura s'est imposé contre Ngozi sur le score de 64 points à 54. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, pour clore ce journal, notre consoeur Dorine Ndaïrolé nous parle de la plaidoirie à l'accord international de justice sur le contentieux frontalier entre le Somalie, la Somalie et le Kenya et à la Haie, tandis qu'en Suisse le parti de Vladimir Poutine est largement en tête dans les législatives de ce dimanche tandis qu'elle est en RDC ce lundi. L'opposition a descendu dans la rue. Les détails avec Dorine där i det en RDC, les radical de l'opposition congolaise manifeste lundi pour exiger le départ du président Joseph Kabila, dont le second mandat expire dans trois mois. Le Solandi s'annonce agité à Kinshasa, la capitale, et dans d'autres villes de la RDC. Selon le site de la BBC, une frange importante de l'opposition menée par Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi a appelé ses militants à un rassemblement durant lequel sera exigé le départ de M. Kabila. Solandi, la Commission électorale nationale devait officiellement arrêter la date de la tenue avant la fin de cette année de l'élection présidentielle. À l'arrêt aux Pays-Bas, les juges de la Cour internationale de justice se penchent ce lundi sur le contentieux frontalier entre la Somalie et le Kenya. La zone à l'origine du litige est une zone de l'océan Indien et vaste de plus de 500 000 km². Elle est considérée par les experts comme étant très riche en pétrole et gaz. Comme nous le lisons sur le site de la BBC, les deux pays s'en revendiquent la Les plaidoiries de deux pays voisins de Mars lundi pour s'achever le vendredi prochain. Et en Russie, la population s'est rendue aux urnes ce au dimanche pour désigner leurs députés, mais aussi certains gouverneurs et parlements régionaux. Un scrutin qui a fait mobiliser. D'après nos sources de la RFI, le parti de Vladimir Poutine, qui s'est unie, est arrivé largement en tête avec 54.2 des votes sur 90% des bulletins déguillés. De des cas de fraude ont été signalés, mais la commission électorale s'assure que les élections se sont déroulées de manière tout à fait légitime. Mais Merci Dorine Ndahiro. Les insistants ferment cette édition, mais avant de vous quitter, on vous rappelle que les quartiers de Mugoboka et Moutanga Sud, nous sommes dans la capitale une coupure de Bujumbo, a connu ces coupures de l'électricité depuis le matin de ce dimanche. Les bruits des groupes électrogènes brisent le silence et les conséquences relatives deviennent de plus en plus multiples. La même situation de pénurie paralyse les activités dans la province de Gitgatandis et dans la province de Chibitoke. Les habitants de la commune de Rugombo totalisent trois semaines sans aucune dans leur robinet et dans la province de Mujinga, nous avons parlé des cours qui ont été suspendus par la décision du ministère de la Santé publique de lutter contre le sida à l'école paramédicale de Muyinga depuis la semaine dernière. Ce ministère explique que ses élèves devront attendre la rentrée scolaire prochaine comme les autres. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et aussi à la complexité technique de Wachafali. Et à la présentation, vous étiez avec Placide dénier Portez-vous bien. Au revoir.